Dossier 4, à chacun son rythme. Leçon 1, au fil des heures. Activité 1. Ciao chérie, bonne journée. Julien, attends, la poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Tu as du temps aujourd'hui Moi je rentre tard. Euh, d'accord. Aujourd'hui j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure À 6 heures et demie. Oh là là Et à quelle heure ils ouvrent le matin À 8h30. Quelle heure est-il 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. À ce soir, Pauline. À ce soir.